بسم الله الرحمن الرحيم طيب كما رمضان كملنا باب التغير وتكلمنا حوله وقلنا ان من التغير ما هو مستحب وصلنا ب الفعل كما ذلك التفاؤل نعم comme le babit il est long et qui est répétitif الحمد لله سنواصل مباشرة في البيب الجديد هو هو باب ما جاء في التنجيم ما جاء في التنجيم التنجيم هنا مصدر الفير نجما ينجم تو فرب تو فرب qui vient وزن فعلا هذا مصدر il vient à la was taf'il salad najma tanjim wahda tawhid kasara takfir طيب هكذا فالتنجيم ديك تشوفه مو كيما هكا على وزن تفعيل سان مصدر دافير على وزن ف على تنشدوا sur le عين la lettre du milieu après ça devient instinctif Mais toi même tu vas déduire Quel en est le verbe Et si tu veux le verbe, tu arriveras à déduire quel en est le mazdar. Ou quel en est le isma fa'il. Ou quel en est le isma fa'il. Ou il est d'arika. Ou a'za fa'il ma sarf, incha'Allah. Et quand tu connais la ouzane et les hurofs, tu comprendras le sens également. Sans avoir acheté dans le dictionnaire. Si tu connais la racine du mot, ce qu'elle veut dire à la base, toutes ces tournures te deviendront claires, incha'Allah, en étudiant le sarf. sur la différence qui est entre masalane à à verbe qui vient à au wzne faala un verbe qui vient au wzne à faala un verbe qui vient au wzne faala un wzne qui vient au à verbe qui vient au au wzne afala un verbe qui vient au wzne infaala un verbe qui vient à la wzne ifta'ala hكذا toutes les aouzan ils sont calculés ils sont précis toi si tu connais la racine ce que veut dire à la base les ajout tu arriveras à déduire ce que veut dire le verbe pas bisna tala il y a des vieux d'autre chose alors au sarf donc tanjim min an-najma et qui pour nous est l'astrologie un munajjim c'est l'astrologue على على Celui qui les mouvements des des astres pour pouvoir des... Des activités terrestres ர خلق الله عاد النجوم لثلاث زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يختدى بها فمن انت اول في على ذلك اخطا وضاع نصيبه وتكلف بما لا علم له به البخاري تصحيح صحيح على طريق القطاء ده كتابي من مفصل الكبار الى ديك الله عز وجل اكلت لثلاثه باربور انا combinez seulement monsieur et رجوما الشياطين pour lapider les شياطين qui veulent voler les informations du ciel et armates yourtada بها des signes afin de pouvoir se guider dans de voyages car avant les gens se dirigeaient à travers le monde par des étoiles sur mer ou sur terre les marins regardaient les étoiles les voyageurs sur Terre, casaliques, à garder les étoiles. Il n'y a pas tout ce qu'on a maintenant comme le GPS ou les cartes ou tous les systèmes modernes. Avant, ce n'était pas les étoiles. C'est une chose qui était très importante. Aujourd'hui, très, très peu de gens, maintenant, tu lis cela. Alors que demain, ton GPS, tu n'as plus de batterie ou il n'y a plus d'excité, tu en galères. Ou ta carte, tu l'as perdue ou tu n'arrives pas à la lire. Alors que les étoiles, c'est tout le temps là. Ça ne bouge pas. S'il y avait une chose qu'on a tous vu Tous de nous de awalina ila akhirina min absa ila ashab albasira sajoua des yeux on a tous vu le soleil on a tous vu la lune en autre vie on a tous vu certaines étoiles tous au même endroit tous sont les yeux du premier homme au dernier homme pas mais ceux qui sont voyants bien sûr un aveugle autre chose sinon tout le monde a cadeau au ciel Elle a déjà vu la lune dans la nuit. Au Akaza. Comme ça, ça ne bouge pas. Donc celui qui interprète par les astres autre que cela, s'est trompé et s'est égaré et a perdu sa part en ce bas monde et s'est surchargé d'une chose dont il n'a pas de chance. Il rentre dans un domaine qui ne lui revient pas. Donc maintenant on connaît la cause de l'existence des étoiles. Aïe d'être à yâta là-hada. Je vais verser le prouve. Il y a qu'il y a « Muna-sabat al-athar li-l-bal ». Maintenant, c'est quoi le « Muna-sabat al-athar » par rapport au chapitre ?« Haïthu afada al-athar reikata'da annaw la yadjouzu al-i-artikad fi-l-nujum » Accès à moins d'أمور ثلاثه المذكوره. Ces asar nous démontrent que sont la vie de Qatada et que son avis est basé sur des adillah, c'est pas une chiade de sa part. Que n'est pas permis d'avoir une croyance autre que ce qui est dans ce asar par rapport aux astres qui sont là pour ce pour cela pour en bien en bénéficeux pour la petite chelatine et pour se guider. Cherchez autre que cela à travers les astres et mener une porte des garments. Il y a une monnaissabat à l'asal et à la tawhid. Aïthou Ankara Katada ma yadda'rihi ahlul tadjim min ilmila ghayb. Lénazali ka icharaquu ma Allah fi ilmila ghayb. Le lien du tawhid par rapport à ce chapitre, c'est que Katada, justement, par cela, a blâmé les gens qui se sert de ces as pour prétendre qu'on est l'invisible. Et la source de l'invisible, c'est une chose qui est spécifique à qui À Allah Azza wa Jal. Donc vouloir s'y immiser, cela mène à un shirk. Cela n'est pas notre domaine. Waouh Kariha qata'ada, ta'allou manazil le kamar. Rabiullah Khasfi hi, ibn Uyayna. Wa zakara'u ذكر حرب عنهما ورقص احمد واسحاق في تعلم المنازل دو قطا ده lui à détester et à l'époque de détester c'est une chose qui était vue comme étant interdite lui aussi que nurayna ils ont vu qu'il n'était pas permis d'étudier les phases lunaires d'accord et d'autres ulama l'ont permis Les phases lunaires n'entrent fait pas là-dedans car on en a vu d'autres priorités, d'autres euh, propriétés, je veux dire. Par exemple, au début du mois, à la fin du mois, certains, ils arrivent un petit peu, bien ce qui n'est pas fiable à 100%, et Shadhan, an a anticipé une éclipse. Car souvent, ils ont raison. Alors, souvent, ils ont raison. Quand ils te disent, une éclipse aura lieu à tel moment, à telle heure, souvent, ça arrive. En Qadhalik, les phases lunaires, elles ont une activité sur les eaux sur la mer par rapport au mari par exemple comme on l'a dit tout par exemple il y a quoi il y a quoi l'asthar, je ne sais pas pourquoi il y a le remet là il y a quoi il y a quoi l'asthar, il y a une une une une une une une اما احمد واسحاق فانهما يجاوزان الى عصا لا با الى با سيتي قد يكون يوجد نوبل في الكتاب يقول ملاحظه وباقي التنجيم ثلاثه اقسام احادها كفر وهو الاعتقاد بان الكواكب فاعله مختاره وان الحوادث مركبه على تاثيرها Donc le tajim l'astrologie de trois sortes. Accrier du kofur qui est le fait de croire que ces astres en eux-mêmes influent sur les activités terrestres par eux-mêmes. Seconde est l'estidlal ala al-hawadith bi masir al-kawaakib wa ihtima'iha wa ikhtiraqiha. Ils coutent à cela par takdir Allah wa mashiatihi. Cela n'est pas reiba fi tahrim dhalika. Wa qawluhum 'an al-shirk. Men nasil le fait de d'avoir la même croyance sauf qu'on dit que là c'est Allah Azawajel qui a fait que cela est une cause. quoi parce que leurs mouvements ont une influence sur le cours des choses parmi des gens et releva les cas. Mais cela avec le décret d'Allah. Et ça également c'est le shirk. Cas de shirk. Asghar. C'est le ilm tasyeer فَتَعَلُّمَّ يَحْتَاجُوا إِلَيْهِ بِهِ بِهِ لِلِلِيْتِدَاءِ وَمَعْلِفَاتِ الْقِبْلَةِ وَالْتُرُوكِ وَالْوَقْتِ وَهَذَا جَايزُون عِدَى الْجُمْهُورِ La troisième forme, c'est pour connaître justement, comme on a dit tout à l'heure, les voyages, les parcours, ce qu'on a besoin. Également, connaître la قِبْلَةِ Les gens connaissent la قِبْلَةِ en regardant les étoiles. والتُ Savoir à l'heure, quand tu vois que la lune était à tel moment, ou telle étoile à tel moment, et qu'après elle, elle est à tel endroit, c'est que le temps est passé. Et de là, les experts, tu te dis juste par exemple, je vais te dire, là il doit être vers les 3 heures du matin. Pourquoi Car cette étoile est arrivée à tel endroit. Je vais dire que ça a bougé. Par exemple. Donc cela est permis chez la plupart des ulama, mais pas tous. On l'a vu, quand Aada, Nouryayina, eux, voient que non. يقول كذلك على الاستدلال بقوله تعالى وعرامات بنجم هم يهتدون على صحه عند التنجيم باطل لانه قد ولدت ادله تحرم علم التنجيم والذي هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحواجس الارضيه فعلى هذا يتضح عن المقصود بالايه الاستدلال بالنجوم على تعيين الجهات والطرق والوقت في البر والبحر les gens qui prendraient comme preuve le verset dans le sens où elle a dit qu'il a fait des, des étoiles, des signes par lesquels on est guidé. Ça sert de ce verset-là pour dire qu'il est permis de faire de l'astrologie. On dit là, le verset, il a été pris hors contexte. On ne parle pas de cela, car déjà on a des adillats, autres, qui démontrent que l'astrologie est interdite. Et que le sens du verset évolu est interdite. par les trois choses que Qatada il a dit. C'est-à-dire qu'ils sont destinés par le ciel pour se guider lors des voyages. Lors des voyages. Oui. Puis il a dit "À nabi Moussa, Radhi Allah anhu." Il a dit "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمنو الخمر" وَقَاتِعُ الْرَحِيمُ وَمُسَدِّكُونَ بِسِحَرَ عَرَوَى أَحْمَدُ وَالْنُحِبَانُ فِي صَحِيِّهِ يقول أبو موسى selon le message d'Allah صلى الله عليه وسلم trois ne rentreront pas au paradis l'ivrogne celui qui est dépendant de l'alcool celui qui coupe le lien de parenté et celui qui croit à la sorcellerie Celui qui croit à la sorcellerie Ce hadith vous vous souvenez de ce hadith On en a parlé de ce hadith Qui ça appelle Un كتاب آخر On entre livre Il a bouqué ce hadith Toi je ne sais pas si tu étais là ce moment-là Toi tu étais là Je pense que tu s'affirais Tu es là En fait En fait En fait En fait En fait En fait En fait Tu es là Je ne sais pas si Je crois que tu étais là cette question-là C'est au début du livre Dans Le Parfait Le Parfait C'est composé à la chère Fouzaine سو يلاحق هذا الحديث كيف يؤول وتذكرون تذكر طيب هذا حديث هو لكم اللي venu على الوجري غير ان شرب الخمر ليس بكفر فدي بودر لا كول سي تي با دي كفر الا متاع. ما طع ما طع يكون كفرا ايوه سي لو حلال C'est quelqu'un qui le rend halal. C'est halal, le boit de l'alcool. Lui, quand les preuves sont parvenus, il persiste, il mécroît. D'ailleurs, il y a eu des gens, à l'époque de Rahman Mkhattab, qui s'étaient savés du... du Aya, « Laisa, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, à l'azni, Ce verset était venu pour ceux qui avaient bu d'alcool et qui sont morts avec l'alcool dans le ventre. Donc des gens dans le verset dit que il n'y a pas de de grief pour ceux qui ont bu de l'alcool s'ils étaient des gens bienfaisants. Genre de la piété et de la croyance. Donc des gens, on veut le dire par là, bah si on boit mais qu'on est pieux, alors cela est permis. Omar bon il a dit là Ce verset est sorti pour des gens qui ont bu de l'alcool avant de connaître son interdiction donc ils sont excusés d'accord donc il a dit quoi soit il leur mettait il leur faisait subir le had d'accord ce qu'ils ont fait et s'ils persistaient ils ont été tués reddatan parce qu'ils auraient du salah halal ils ont fait taubah bien sûr d'accord c'est-à-dire ils étaient entre deux choses soit ils se sont frappés pour avoir vu de l'alcool volontairement Qui soit alors vous serez tué pour avoir du halal ce qui est haram. Qu'est-ce L'alcool Parmi les preuves qui montrent que il n'est pas du kufr. Et Hadith Ibn Ubar, عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكرين خمر كل مسكرين خمر وكل خمر حرام. Amen, celui qui la boit في في ولم يتوب ولم يشربها அலக்கல் இத்தி அலக்கல் sans avoir fait taubah, n'en boira pas au Jannah au paradis. Donc si ça avait été du kufr, il aurait dit, on passe c'était le Jannah, il aurait dit, il est au finard, il n'en sera privé. Bien que le khab qui est au Jannah n'est pas le même que celui qu'il y a dans la dunya. Ce n'est pas le même. Et donc, à la zaman des sahabes, ils n'ont pas le même khab, ils ne sont pas le même. D'accord Parmi les sahabas, les jétés rapports que certains ont bu d'alcool à, à leur époque n'ont pas été tués. Comme dans l'idda. Donc ce n'est pas du kouf de boire de l'alcool. Et aussi une chou-boîte que les gens ont par rapport au kilomètre Khamr ils disent que cela c'est propre qu'au vin. Qu'est-ce que pour le vin Le vin ce qui est pressé à partir de raisins. Ils disent donc, ils veulent jouer avec ce genre de paroles pour dire que ce qui est autre que le vin on peut en boire. En alcool. Par exemple la bière. Champagne, champagne c'est la base de pommes, c'est ça Ou raisins blancs, pommes Si j'ai rien d'autre, c'est raisins blancs ou pommes. Whisky, tout, vodka, tous les autres alcools qui ne sont pas faits à partir de raisins. Ils disent que c'était juste le vin qui est interdit. On dit là, le hadith l'a bien dit, Kullu tout enivrant est appelé Kham. Même la drogue, on va l'appeler Kham. On va l'appeler Kham. Donc ça rentre dedans. اسوبيا خبر انه يخمر العقل فاكسعقوله raison ça occuve la raison et tousaman bi um al khaba'is la mere du depitude tad l'alcool a été rendu interdit car il fait peur de la raison à l'homme et une fois que l'homme a perdu la raison il commet les pires des actes wa kama ta'lamun ma hiya ad darurat al khams les cinq postulations en religion que l'argent est venu préserver des centiles les darourat al khams les cinq c'est quoi dieu la vie la descendance nassal nassal ay la religion la croyance la vie protéger la vie car des vies qui sont antidiques même chez les koufar les biens des gens de protéger la raison de l'homme et après il y a un relief entre le hir l'honneur ou la généalogie la généalogie est ce hadith lui touche trois points de ces darourat al-khams le kolik donc la raison qati arrahim c'est quoi celui qui rend le lien de parenté c'est la généalogie Et Moussadiqlil Sihr, ceux qui croient à la sacralerie, c'est quoi ça Al-Din. Al-Din. Et le Khamr, est nuzulfihikana vittadarruj, vittadarruj, vittadarruj, l'interdiction par rapport au Khamr est venue par étapes. Car avant les Arabes vittent le de l'alcool. Les Arabes vittent de l'alcool. Donc, bloquer du grand-main, c'est une chose qui a été difficile pour eux. Donc, on promenait dans le Coran, il y a l'Azawajal Akul, où il y a l'unakan, le Khamr, le Maïsir, قُلْفِيهِمَا إِسْمُنْ كَبِيرٌ وَمَنَفِيُّ الْنَافِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُمْ نَفْعِهِمَا On <t 'intérerte> s'interroge les propos de l'alcool et les dégés de hasard. Dit euh, que tous les deux contiennent du mal et également des avantages du bien. Mais que leur mal est plus grand que leur bien. Donc ça c'est la première avertition, on peut dire que l'alcool importe plus de mal que de bien. Première moh'u'iza, c'est le bakara. Deuxième, C'est la surat النساء. Когда تعالى, يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْرَبُوا الصَّلَاتُ وَأَتُمْ فُكَارَا حَتَّ تَعْلَمُوا مَا تَكُولُونَ Pour vous qui avez cru, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre. Juste à ce que vous comprenez ce que vous disiez. Ça veut dire que là, tu ne pourrais plus boire aux heures où une salat pouvait venir après. Ça veut dire que les gens ne buvaient que quand La nuit. C'est un longtemps entre le risha et le fajr. Ou alors peut-être pour amoindrir de la consommation. Le 3e verset c'est dans Al-Maida. Il dit Allah Azza wa Jalla "Ô vous qui croyez, en vérité, le vin, les jeux de hasard, les idoles et les flèches sont des abominations de l'œuvre du Satan, alors fuyez-les pour que vous réussissiez." Vous voyez qu'il y avait cru. Sachez que l'alcool, les jeux de hasard et le tirage au sort par les flèches et autres sont des actes de Satan. Et on vous en avant que vous puissiez réussir. Que Shaytan il veut juste vous obstruer le chemin vers la salat et vers la parole d'Allah par l'alcool. Donc cessez. Quand le dit, on le verset dit fa hal antum muntahd. C'est de fa ma to gatuah. Ou to gative, je ne comment dire. Donc allez vous donc cessez. Et en réalité le sens c'est un ordre. Cessez ça veut dire. Pourquoi Car lorsque Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a entendu ce verset, il a dit intahayna, intahayna. il n'a pas dit na'am il s'auto-dit vas-tu arrêter, tu vas dire oui je vais arrêter il a dit non, on arrête il a dit quoi, arrêter, d'accord on arrête d'accord, ils ont compris le sens du verset ils voulaient dire quoi par là, c'était pas une question c'est un ordre, car des fois t'as des ordres dans le Coran qui viennent sous la forme d'informations une chose qui est affirmée, une chose qui est interrogative alors c'est un ordre à la base comme prendre en usul et fiqh donc là, et de là les sahabas On cassait tout ce qu'il y avait comme alcool, et ils ont déversé dans les rues d'El-Médina. Et de ce fait-là, des rois l'aymas disent que l'alcool n'est pas une impureté. D'accord Car si l'avait été une impureté, ils ne l'auraient pas déversé dans les rues. On n'aura pas déversé dans les rues parce qu'après tu marches dedans ou quoi, ou quoi, ou quoi. Non. Mais, ce n'est pas tout ce qui est riche dans le Coran qui est impur. C'est quelque chose qui est mauvaise, qui n'est pas forcément impur. Donc vous voyez la hikma par rapport à l'alcool. Maintenant la question que genre se pose, il y a un aslab jadid, هو مثلا le boedmin li khamr. Hal ya yaslik adal maslak at-taruj parce qu'on lui fait arrêter l'alcool par étape comme on le verse, on dit là il arrête tout de suite. Les gens d'Islam après car ces versets là ont été abrogés ou quand je monte n'est plus valable. D'accord? C'est au début. C'est comme si on disait qu quelqu'un qu'il ne connaît pas l'islam. Au début, l'islam, on faisait que deux salats par jour, le matin et le soir. Est-ce qu'on fait pareil pour un homme On dit non, il commence direct cinq salats. Donc la personne, on l'incite à arrêter autant que possible. On l'encourage. Également, on lui fait peur. Des menaces qu'on se encoure à l'alcool. Car le dhabi, dans ce hadith, c'est-à-dire qu'Allah a maudit dix personnes. Dix choses. Le kham. Ou assurera, celui qui le presse. Ou hamilera, celui qui le transporte. celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le boit, celui qui le verse, et j'ai oublié, il y en a c'est un colère lui-même, et j'ai oublié l'autre base. Donc, l'alcool, celui qui en consomme, la sentence est à la base qu'il se passe frapper par le gouverneur. après que le gouverneur te voit par la masse hakumun kuima toi comme que il me comme qu'on yectel puis on nous exh ce que voulait l'école puis trois fois qui s'était fait dévoiler on le tue après c'est tabroge n'a nous exh la première il le drubou comme قال النبي سلام ثم il drubou ثم il drubou ثم qu'il le bosté tabroge il قال l'école c'est une chose qui amène à beaucoup beaucoup moins les sanglobe tout est fond de drogue. Il y a une histoire qui était citée dans Talbis Ilbis d'Iblis euh, de de Josi. Je sais pas si elle est vraie ou quoi, mais elle renferme beaucoup de hikam. Un homme pieux il a été dit qu'on chose le était contraint, il était contraint de trois choses. Il dit soit tu fais zina avec cette femme-là, soit tu tues cet enfant-là, ou soit tu bois de l'alcool. Nagiba, argon de 3, chrob le kham. La bidal kol. La part li a raison et la viole la femme et il tue l'enfant. Au final, il a fait les 3. À cause de quoi De l'alcool. Wallah az billah. Combien y a de mots avec l'alcool De meurtre, d'accident, des gens qui sont à la base en bonne relation, ceux qui sont ivres, c'est la haine entre eux. Il a dit Inamur de chita li khia bikum adawatu wal baghda. C'est ça le jus peut être au vous la haine et la discorde par l'alcool comme on le verse. Donc toute personne qui t'appelle en disant à l'harmonie, à la paix et que tu oses l'alcool, on dit la Tu sais pas c'est quoi la paix l'harmonie. Mais l'alcool est un perdit pour cela. Et ça tu trouves au cœur de l'Islam. Euh chez les gens du livre, est-ce que ce sont les tatadi de base Il y a des hadiths qui prouvent que chez les umma sabira buvent l'alcool. Et bien hadith de nom qui est un sang et qui veut, qui vend de l'alcool sur un bateau. Quand les gens passaient. Hadith Sahahu Shahih Muqbil. Il avait associé avec lui. Est-ce que moi il, il il trompait les gens. Quand il mélangeait l'alcool avec de l'eau, coupait l'alcool avec de l'eau. Donc le sang le de que quelqu'un achète l'alcool, donne l'argent et il mettait dans une boîte de dinars. Il le sage, sans que le maître se rende compte, il prend un dinar à chaque fois et jetant à la mer. À chaque fois, il prend du dinar dans sa boîte, c'est pas attention. Parce que j'ai prends du dinar et je le jette dans la mer. Pourquoi Pour le crocri qui faisait. Donc ce hadith laisse entendre que ça aurait été permis à la récolte. Sans que l'on ait toute la boîte directement. Donc. Wala ta'lam. Wa qatil ar-rahim, كذلك. Ce n'est pas du kufr. au péril de parenté. Le coran Nabiy sallallahu alayhi wasallam, ne rentre au jannah, catégorique, n'entrera pas au paradis cette couple qui rompent de parenté. Il y a des hadiths qui l'appuient également. Amen musaddiq as-sihr. Alors lui, on a déjà dit auparavant. Man attaqa ahinan wa sa'alahu wa saddaqahu faqad kafara bi munzil ala Muhammad. Celui qui va voir devant le devant ça sahir et qui l'interroge et qu'il croit ce qu'il dit, aura mécru, en ce qui a été révélé à Mohamed. Donc le seul qui est vraiment du coufre là-dedans, dans les trois, c'est le dernier. Donc il de a l'importance de connaître les hadiths et autres interprétations, car tu peux te mettre dans le takfir comme ça. Quelqu'un voit ce hadith-là directement, quelqu'un voit les alcooliques, t'as un cas à faire. Pourquoi Ils sont sans hadith-là. L'autre, il coupe les rangs de la parenté. Mais c'est grave, attention, on ne dit pas que c'est pas grave. T'as un cas à faire. Pourquoi Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hein, et il sent le Hadith. Et le Hadith, c'est en fait, ils n'ont pas parmi les premiers. Un gars qui ne connaît pas le muscine, il voit les Hadiths, il pense qu'il est appris et qu'en fait, fait, il tombe dans les reins. Parce qu'il n'a pas appris. Il y a un châle. Il y a un châle. Il y a un châle. Il y a un châle. Il y a un châle. Il y a un châle. Donc, le Hadith, on le prend comme il est venu, comme il dit l'Otah. avec les textes de menaces, que l'on prend selon leurs apparents. Boudmine al-Khamr, c'est celui qui boit en continu. L'alcoolique. D'accord L'ivrogne. Celui qui ne se passe pas d'alcool. De l'eau, il t'insulte. Il veut dire l'alcool. Absolument. Qaati al-Rahim ay lam yassil al-Qur'a ba'alatitajibu wa saluha. Celui qui ne t'entretient pas le lien de parenté qui lui sont obligatoires. Et l'entretient de parenté, c'est à différents degrés. Ça dépend des duurs, tu as des gens par exemple parmi les proches, ce qu'on te donne un appel. Ça te fait contente que on leur retransmette euh que tu penses à eux, que tu parles, que tu penses à eux. Par exemple, puis s'habituer à ça. Tu en as d'autres, faut que tu les vois. Dises non, bon faut que tu vois, on visite. Tu en as d'autres, faut que tu leur fasses des gersens, tu dépenses pour eux, tu leur donnes des cadeaux, rien des cadeaux. Ça dépend des gens en fait. Tu as des gens ils, par exemple tu les vois pas au bout d'une semaine, les parents sont pas d'accord. Et tu en as toute la pomme pendant je sais pas combien de temps tu les vois pas, les parents dit "Toc, oh, tu m'appelles, un mot message." moi elle part super pas le souci ça ça revient au hors il y a pas une limite déterminée مصدق بالسحر اي عامل بانواع السحر ومنها التنجيم الا مصدقون للسحر بسببون على اللي يي croire donc j'ai mal traduit c'est quand celui qui l'applique sous sous ces formes et parmi les femmes de shirk euh, de siha fan enfin, parmi les femmes de sihr et le tanjim لاسكولوجي نعم يقول في الشح الاجمالي يقبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ثلاثة أصناف من الناس يدخلوا سويل لن يدخلوا الجنة سؤال عندك يا سليمان لن يدخلوا الجنة من النون لئن يدخلوا الجنه عفوا يدخلون صح طيب اين النون لماذا سبب لا سبب لا اين لا اين لا لا ايوه منصوب علامه نصبه اصل النون وذلك لمن يرتكبونه من كبائر الذنوب التي تعود بالضرر على الفرد والمجتمع فاولها المداومه على شرب الخمر وذلك لما فيه من ذهاب العقل ومسخ انسانيه والشخص وسكوت مروئته امرؤته بتنام ثانيها عدم صله الاقارب وذلك ما يترتب عليه من العداوه والفرقه بين افراد الاسره الامر الذي قد يجعل الانسان يعيش منفردا منبوذا من قراب الناس اليه من اقرب الناس اليه وثالثها التصديق بالسحر مَزَلَيْكَ الْمَافِيِّ مْتَجِعَ الْشَعْوَذَةِ وَا اتَجِعِلْ وَا إِبْتِزَزْ أَمْوَلَ النَّاسِ الْبَاطِلِ Donc dans ce hadith, le nabi sallallahu alayhi wa sallam informe que trois femmes de personnes n'entendront pas au Jannah et cela à cause de trois grands péchés qu'ils auront commis le premier c'est l'alcoolisme car l'alcool fait perdre la raison, il fait perdre les manières tu ne deviens plus un être humain quand tu es ivre, tu fais n'importe quoi ce qui amène à beaucoup de dégâts Deuxième, celui qui ne n'entretient pas le lien de parenté. Et c'est là parce que ça amène comme animosité entre les gens, entre les membres d'une famille. D'accord Et euh, troisième, celui qui croit ou qui applique le sikhar. Donc, il y a un mot de sikhar. Il y a un mot de fawait. Tahrim al-kham. Que l'alcool est interdit. Wujoub surat al-akarib. qui est obligatoire de, de, de retenir les liens de parenté. Tahrim, <rire> tasdik, sihr, qui n'est pas parmi de croire les sorciers ou même de le pratiquer la sorcière. On a sabbaté le hadith, le béb, le lien du hadith par rapport au béb. Haïsoud dalle le hadith à la tahrim, tasdik, bijami, anoua, sihr, ou minan, tanjim. Ce hadith vient pour interdire à, le tasdik de toute forme de sihr. Et parmi ces formes de sihr, il y a tanjim. astrologie Munasabat alhadith altawhid nas kullu yadhu hadith ba'da tawhid aysu harrama alhadith attasdeeq bisihr wa minhu at-tanjim wa dhalika lima fi at-tanjim min da'wa wa ilm alghayb wa dhalika isharak ma'a Allah fi ilmih kalla suhadith yaqta'u at-tanjim ka at-tanjim amene aprétend connaître l'invisible et ce sens la chose qui propre Allah subhanahu wa ta'ala ils sont ceux qui prétendent cela au associer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui est بيزاو كملنا هذا الباب والحمد لله رب العالمين